Et qui écoutent aussi le programme Le Train de la Musique. Bonsoir Javier, bonsoir Marina, Fatima, Jocelyne, Michaela, Regina, et toutes celles qui en ce moment écoutent Radio UDO, e émettant son programme Le Train de la Musique. Je suis content, c'est pour ça que j'envoie des fleurs à toutes mes amies filles de Mochis qui en ce moment nous écoutent. Eh bien, mon cœur est en f ê t e Je suis avec vous et aussi avec tous mes amis de Mochis. En ce bel après-midi du dimanche, j'envoie spécialement ce programme à mon frère Pierrot qui, en ce moment, nous écoute à New York et aussi à Réginal et à Robert qui nous écoute à Redwood City, Californie. Ce programme, cet après-midi, Vous e s t dédié. Je vous dis bonsoir et en avant pour le programme. Commençons maintenant avec une chanson de Dalida qui nous chante Soleil. C'est le titre de la chanson que vous allez écouter et que je dédie à toutes les filles et à aussi à mes parents qui sont en, en, aux États-Unis. Écoutons-la dans Soleil. Tu te couches à Rio, tu te lèves à Macao, tu passes tous l e t e pieds nus sur les plages, l'hiver dans les l u n e t e s Je suis la seule à partager tes secrets, nuit et jour, depuis le temps qu'on se connaît, que tu Dès que je t'aperçois, je m'approche de toi. Je me déshabille sur le sable chaud, tu me franges la peau. Je me fais tendrement câline, ou féline, sous tes doigts. Mais dès que tu t'éloignes un peu, je t'en veux et j e i froid. チューティーバーマカオ。 Nous avons dans le t r a i n avec nous ce soir Gilbert b e c a u d qui nous chantera plusieurs de ses morceaux. Et on commence avec lui dans Quand tu danses. Quand tu danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui va. o e n'oublie pas quand tu danses, danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense, pense que j a m a i s j a m a i s t une dorée. T'inquiète de danser, alors danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête e pas. Ce soir de tout oublier, j'ai besoin de te regarder danser. La grande danse a e s pommes grises, je ne sens plus autre chose d a n s m a s q l u e immense manche de joie. Oui, l a n t mon corps, du haut en bas, dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me double les yeux. Et je ne vois plus que des jambes nues, sarabande de légendes, monde merveilleux. Tes yeux, quand tu es dans le monde. Pas quand tu danses dans ce moment-moi, je sens l a v i e qui v a t qui v a t Et je pense, pense que jamais, jamais, Tu devrait s arrêter de danser. Alors, dans ce d e v a n t m o i je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras, et l'alcool commence à f a i r e du dégât. L'alcool, l'alcool, i coupe la flotte. L'alcool, l'alcool, tu n'as plus un ruisseau, et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses dans e s d e v a n t m o i je t'en supplie, n arrête pas. Seguiremos con él de nuevo para pedirlo de cantar para ustedes una melodía preciosa que se titula Meme. Mi mamá. Dessine dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière Vers ton ombre légère Disparue dans la nuit Mes mains elles t'aiment à n o f o l i e D'un amour infini Elles t'aiment pour la vie As-tu déjà effacé ce passé Qui m'obsède, as-tu déjà oublié que c e s mains ont tout donné? Mes mains qui voudraient caresser un jour seront lassées d'attendre ton retour. Mes mains, elles iront te chercher. Là où tu t'es caché avec un autre amour. Mes mains, méprisant les prières, trembleront de colère et je n'y pourrai s rien. Mes mains, pour toujours dans la nuit, emporteront ta vie. Mais puisque tu le sais, reviens. Et tout comme autrefois, elles frémiront pour toi dans la joie retrouvée. r e Viens, ne les repousse pas, ces mains tendues vers toi et d o n n e l e u r tes mains. Je ne v e u x pas te laisser partir, Gilbert. Oui, il est là avec nous h et i n e il nous tiendra compagnie durant tout le voyage. Je vais en abuser de lui. Gilbert, tu nous chantes encore une fois ta chanson qui parle de la pluie, n'est-ce pas? Oui, le jour où la pluie viendra. Vas-y, Gilbert, tu as le micro. Le jour où Oh, la pluie viendra, où sont toi et moi les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant s de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux. Les plus b e a 最 f の u i t du m o の d e ce j o u の l à la triste, triste terre r o u g に qui c r の q u e craque に行くと、最高の渦に行くと、最高の渦に行くと、最高の渦に行くと、最高の渦に行くと、最高の e に行くと、最高の渦に行くと、最高の渦に行くと、t 高 e 渦 l 行 p a r vague au fond des greniers endormis, et je t'enroule au r o u l e raide bac et de collier joli, joli. Le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi les plus riches du monde, les plus riches du monde. レプロフルーツの祭りをフリルーツの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭りの祭り 「エル、si, ・バリエル」はあなたのメロディーを聞いているときに、「バリエル」はあのメロディーを聞いているときに、「エル・バリエル」はあなたのメロディーを聞いているときに、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 私たちは彼女の死にたい。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 分かる Et qu'en dites-vous si nous revenons encore avec Charles sur le plateau Oui, notre bon vieux Charles Aznavour qui nous chantera maintenant, désormais. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton o m b r e je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Désormais, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je c r o y a i s l'autre, tu les diras dans d'autres b r a s Désormais, Et après Charles, ce sera Patricia Cass qui nous chantera une très belle chanson qui nous dit comment elle est belle. Oui, le titre de la chanson c est Il me dit que je suis belle. Et après ça, nous irons à notre petite pause habituelle hein, car il nous faut identifier la station. Donc, nous écoutons la chanson et ensuite nous allons à notre petite pause. Merci! セットアップセンス、セリコン、レー、セットアップ、レレ l ツ、ランスパラン、ランドラ、トゥー、ネ、レジュー、フォン、レジャン、キセン、エヴィテ、トゥー、セリコン、レジャン r e リコン、レジャンス、セリコン、レジャンス、セリコン、レジャンス、セリコン、レジャンス、セリコン、セリコン、セリコン、セリコン、セリコン、セリコン、セリコン、e リコン、セリコン、u リコン、セリコン、セリ e n t à d ン、セリコ e 「やっちゅう